Unité 4, leçon 1, phonétique. Répétez. Vous êtes fatigué. Vous devez faire une pause. Vous voulez faire quoi? Faire du vélo. Visiter la Finlande. Voir la foire du trône. Voyager en Floride.